بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم ان شاء الله تعالى في الباب الاول وprendre le premier bab وبعون الله سنحاول ان نخوض اصلا كل او كل باب في حصتين او فرص حصص اذا كانت طويله رئيسيه نحاول نسيدو prendre un beb en deux ders ou en trois c'est possible qu'si on prend par chaque dalil ça va être très très long et si on prend par chaque beb ça sera très rapide on tout fi rizmat avant fa inchallah نحاول ناخذ dalilain ثلاثه اجله كل حصصه بشكل وسط ان شاء الله ونسى خاص دوه، فَهَمْ مَعَنِي وَاَلْمَقَصِي دَ الْمَاتْنُونَ C'est ce que c'est pour comprendre les mots vraiment, il n'y a pas de tawassour, c'est vraiment pour comprendre les mots dans les hadiths, et le but du hadith ou le but du verset et la fayda comme du verset. لَكِنُوَا مَيَذْكُورَ الْمَسَائِلِ الْمَعْقُوذَةَ مِنَ الْأَبْوَابِ Au kitab Touhib, vous allez voir à la fin de chaque bain, il y a zikr al-masail, lui ne le cite pas, on verra sur le site nous aussi, incha'Allah, On les lira. C'est en courant ça de chaque bêbe. يقولوا اولا كتاب التوحيد فهذا هو الباب الاول Ces premiers bêbes on va voir que dans les autres moutouns il n'y a pas de titre. Contrairement aux bôbes qui vont venir derrière. Certains ont mis comme مقدdimah et d'autres ont mis comme un bêbe مستقil بدون ترجama. Et lui, Kitab Al-Tawahid On a déjà pris l'accent Al-Tawahid, Al-Thalafah Al-Rububiyyah, Seigneurie Al-Uluhiyyah Al-Divinité Ou Al-Semansifat Et il y a Takallam Fimadha fi Al-Uluhiyyah Celui qui était le point de khidaf entre les Anbiya et leur peuple et entre les Mu'min et les Mushirikid قال تعالى وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرَيْدُوا مِنُهُمْ مِلَسْكِنُ وَمَا أُرَيْدُوا مَيُتْحِمُونَ إِنَّ اللَّهَ وَالْرَزَّاقِّ دُو الْكُوَّةِ الْمَاتِينَ Dans le sens où Allah dit « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas d'eux de subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent moi ou la création. C'est outil de la force et le puissant. Et dans le matn, huwa sayadhkur ayat wa naf'a alkitab, wa fi almatn ya akthar. Lui rajoute la fin du verset. Dans le matn, l'auteur écrit pourtant de shahid du verset. Par exemple, non, le matn ça veut wa ma kharaqtul jinna wa insa ila ya'budud, mais ça aille la. Lui l'a rajouté. الْأَنْ شَرْحَ الْكَلِمَاتِ l'explication des mots cités dans le verset الْجِنَ الْجِنَ عَلَمْ مُسْتَاتِيرُ عَنِ الْأَنْظَرُ créature invisible الْجِنَ مَعْرُومُ خُلِكُمْ مِنْ نَعَرُ donc le djinn a été créé de feu و أبو الْجِنَ هو إِبْلِس الْجِنَ منهم المؤمنون ومنهم الكاسطون إذكم للذم، سيdivisent en catégories de gens les croyants croyants ou autres et les autres sont plus mauvais. Jésus crée le feu et le feu est une chose qui est assez et le feu c'est une chose qui est bien plus nocive que la terre. Donc le dit on ne le voit pas et eux nous voit Et ils peuvent prendre différentes apparences. Ça peut être un chien noir, ça peut être un serpent, ça peut être différentes choses. Ou al-ins, whom banu à Adam. Quand les êtres humains sont les fils de Adam. Le père des êtres humains, c'est Adam, alayhis-salam. Et les djinns ont été créés avant les hommes. Les djinns existaient avant les hommes. Il y a même été dit dans les... تتفاصيل قبل ما يجي ادم كان فيه على وجه الارض الجن والبند البند جاميس ستيكو ككائنات كويساجي يا با دليل بالكتاب الدراسي على ال resistance سي دي اقل دي مفاسترين ما نعرفش ال origin مش عارف ايه هو البند مي il le cite des fois قال طابو ورسي يا ابو دون نعبد <مار> يعبودن اي وحدن تزونيفي ها لكل هذا وجهل وما خرجت الجن والانسان الا تسنكوا ليعبودني ما دوري دونك الرسول في دلاله ابن عباس يعبودني وحدن تزونيفي في العباده والعباده ما هي العباده اسم جامع لكل من يحبه الله ويرضاه من الاكوال والاعمال الظاهره والباطنه عايز ان نقول مصطلح ان كل ما الله عز وجل يغري كم كلمه او اشن apparent او مخفي ومن باب الفائده العباده الادوراسون لها 3 pillars وكنت قد اخطات في دروسي في مبادئ مفيده سيفنيرا Et en fait les 3 arkan de la ibada c'est al-mahabba l'amour parce que tu adores forcément tu l'aimes ar-raja espoir tu espères la récompense admirablement le pardon le janna voilà la peur al-khouf la peur de de l'échec la peur de ne pas te voir accepter de ne pas te voir pardonner et de ne pas entrer au janna voilà les arkan Moi je dis al-rida à la base de ar-raja c'est le rida c'est ar-raja l'espoir ثم قال في الايه ما اريد منهم نسكن je veux pas de de cette distance Allah dit ça de nous ma wala hada lam yuridillahu minhum an yarzuku anfusahum wala yarzuku ghayrahum ça veut dire quoi que Allah azza wa jalla n'attends pas de toi que tu te tu t'ocques toi propre distance ça veut dire que tu te cales d'accord pour toi ou pour les autres elle t'a pas créé pour ça وَجَاءَ فِي آيَاتِ وَمَّا مِنْدَا بَاتُنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّيَا اللَّهُ لَسْكُوْهَا Il n'y a pas de bête sur terre sans que ça, c'est l'existence n'a qu'à Allah. Donc Allah c'est le Razak. Son nom il est établi. Pour te dire que, فُوَا الَّذِيَرْزُقُ جَمِيَا الْمَخْلُوكَاتِ Donc toi, cela est en même temps un tembi pour les gens qui pensent que leur vie est pour travailler, manger et vivre. On dit là, tu as des causes à faire, mais la cause de ton existence c' Le but de l'existence, ce n'est pas ça. Et que ton risque, Allah te l'a promis, il va te le donner. Donc, tu n'as pas à être fatigué, ou encore pire encore, tu vas se la transgresser pour obtenir une chose que Allah t'a déjà garanti. Mais tu fais les causes légiférées avec modération. Et qu'à Zalik, tu n'as pas à le faire pour les autres. Ce maquille, on commence, il dit... Euh, لم يريد ان يطعموا انفسهم ولا يطعموا غيرهم وانما اسند رزق والاتعام الى نفسه لان الخلق عيال الله في من اطعمهم فكانما اطعم رب عز وجل الله عز وجل سد في له نفسه في دونا سوبستانس تاعا كرياسيون هي تاع فاشارج سي لوي اللي فا دونا سوبستانس دونك فولوار لي نوريتو لي نورير C'est quand vous le voyez on nourrit Allah Azza wa Jalla. Si quelqu'un là il mange pas ni rien, wal 'ud billah, je dis je le sais. Mais on nourrit son des gens en tapant cela. D'accord Ça revient hein, parce que Allah Azza wa Jalla doit faire lui-même. Et n'apporte pas de toi, c'est par Allah, on le rend. C'est nous qu'on a besoin de lui. Ce mec a dit Ar-Razzaq, كثير رزق لخلقه, Razzaq, c'est le grand pourvoyeur de subsistance, satisfaction. De la قوه, ça veut dire قوه, c'est la force. المتين الشديد الكوة la force puissante très forte من اسمه القوي والمتين المتيني لا يكسبيكي لا الشديد الكوة يقول في شهر اللجمال يغبرنا الله سبحانه وتعالى أنه والذي أوجد الجن والإنس وأن الحكمة من جادهم يإفراده بالعبادة والكفر بما سواه وأنه لم يخلقهم لمصلحة النفوذ لذاته وإنما أوجدهم لعبادته وتكلف بأرزاقهم والصادق بوعده قادرون على تحقيقه لأنه قوي متين الله نذافهون dans ce verset que c'est lui qui a donné l'existence aux dieux aux hommes et que la sagesse cela c'est qu'il l'unifie dans l'adoration et qu'il mécroie en dehors de lui wallahu az billah il n'y de a pas besoin de comme a cora taala wa ant takfuruhu wa antum uman fi al-ardh jamia fi anna allaha ghaniyyun hamid c'est que vous croyez vous tous ceux qui sont sur terre, Allah il se passe de vous, il est riche, d'accord, il est loué. Mais ils a juste créé pour qu'il l'adore et pour qu'il puisse accomplir cet acte, et c'est lui-même. Vous voyez Mia charge, si on peut dire comme cela, de leur donner ses distances. Vous voyez que j'en dis, ya Rabbi, j'ai pas pu t'adorer ce que je devais prendre mon risque. Attaque un peu de kebab. Arrête tes touristes t'laiques. Donc toi, fais tes causes minimes et ne jifférer pas avoir ton risque qui va te venir. Et le plus important c'est que tu l'adores. Ahamichi c'est tu l'adorer. Donc le pote de dire je n'obéis pas à Allah pour un bonisque, Adam ibn Akbar ara kazeb. Les gens qui disent pour le travail, je ne fais pas telle chose. Mais avant dans l'adoration, on dit c'est pas le plus grand mensonge. Tu as ton luxe quand elle est la promise. Et tu as dit tu as pas créé pour cela. C'est-à-dire que tu as fait devancer ta distance sur le but de ta création. Ala khatwa kabir azim. Wa dama yanbaghi. C'est une erreur. Et Allah azawadjel Il est le véridique dans sa promesse. Et il est ce qui t'a dit, qui t'a promis dans sa substance, il est capable de le faire. Qaqa maqaala lanahu qawiyun matin, il est fort et surpuissant. Et il a la substance lui-même qu'il a créé, donc c'est ça qu'il a donné. Naam. Quand les فوائد, non seulement utile à prendre. An al-hikmata min khalq al-jinn wal-ins ya ifradu Allah bil-ibadah. Comme on le dit, la sagesse de la création de Djinn et des hommes. c'est l'iffaqa sullah dans l'adoration. Saniel isbat wujoud al-jinn, cela affirme la présence de djinns. Car des gens disent que djinns n'existent pas. Les Kufas ne croient pas aux djinns. Le djinns existe. Thalisan, kamal ghina Allah an khalqihi, que Allah se passe totalement de sa création. Rabi'an, anna masdar al-risq min Allah, walakin al-'abd ma'murun bi fi'l al-asbab. Que la base du risque provient d'Allah Azza wa Jall, mais que toi tu dois faire les causes. Mais quelles causes Des causes tamisées, elles diffèrent. et bien sûr de façon modérée khamisan izbat isma'ain min asma'illah wa huma ar-razzaq wal-matin likasala afirm de nous parmi noms d'allah azza wa jall qui sont ar-razzaq wal-matin fi maqal munasabat al-ayat lit-tauhid min nas iko luya est versé par rapport au tauhid ki kuna sajed du se verser haythu dallat al-aya al-karima wa la anna al-hikma min kharq al-jinn wal-ins Donc ce verset vient pour montrer que la sagesse de l'existence des djinns et des hommes, c'est d'unifier Allah dans l'adoration. Et de mécroire. Ce n'est pas seulement de l'adorer, c'est de l'adorer et de mécroire dans ce qui est en dehors de lui. Et de ne pas faire de chèque. Et de ne pas faire de chèque. Et de ne pas faire de chèque. Deuxième verset du Bible. قال تعالى ولقد باعثنا في كل يوم متنبيا ليعبدوا الله واشنيبو الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه ضلاله فسروا في الارض وانظروا كيف كان عقبى المكذبين 27 انvoie en dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et ne vous tournez pas vers le taghout parmi ceux que Allah a guidés et d'autres qui se sont égarés qui ont mérité l'égarement donc parcourez sur terre et regarder quelles furent les conséquences des de ceux qui ont démenti qu'est-ce qu'il leur est arrivé? On passe le deuxième dalil Giban. قال لها في شرح الكلمات. مكونن الكلمة du verset. باثنا اي ارسلنا. Envoyé. الباث c'est le yarsal fait d'envoyer. الرسول le messager. Et a zekara al-muassnif annahu وَأَمَنْ وَحِيَّا إِلَيْهِ بِشَارِعِنْ وَأُمِرَ بِتَبْلِيرِهِ qui dit que le messager est celui à qui a été révélée une législation et qui a été ordonné de la retransmettre. Ça c'est un ta'rif. On en a pris un autre. On en a pris un autre. Car eux disent que la différence entre un Rasul et un Nabi, c'est que le Nabi, c'est la même définition sauf que lui, il n'a pas été ordonné de retransmettre. On dit ce ta'rif-là, il est marjor. تعرف الصحيح مَنُحِيَّ إِلَيْهِ وَرْسِلَى إِلَيْكُومِنْ مُخَالِفُ مُكَزِّبُ رَسُولُ celui qui est envoyé à un peuple qui dément ou qui transgresse et qui n'a pas su qui n'a pas su وَكَثِرْ مِنْهُمْ عُرْسِلُوا بِيْكُتُبُ ça c'est les kutub mais c'est pas l'azim وَكَثِرْ مِنْهُمْ جَعُو بِشَارٍ جَدِيدٍ avec une nouvelle législation et ça c'est pas non plus l'azim Quanto, Nabi, lui, fait le rappel. Parce que les gens ont déjà su. Aïe va. Bicharine. Il est comme un moukhalif ou un moukhalif. Ou encore, qui n'a pas su. Les koufars. D'accord. Alors que le Nabi, lui... a envoyé à un peuple qui sait, mais à qui il fait le rappel. Et lui aussi doit le transmettre. Et un Rasoul al-Nabi, c'est forcément un homme, forcément de banni à Adam, il est forcément libre, il est forcément pubère, d'accord Et de descendance maroume, connue. D'accord Il n'y a pas de Nabi Rasoul femme, ni chez les djinns, avec un khilef, et pas d'enfants, et Yahya et Rissa, c'est juste qu'ils ont été annoncés, mais ils n'ont pas fait le travail à ce moment-là. Dans l'enfance, on leur a dit qu'ils sont des prophètes et des NBM, mais ils n'ont pas été, à ce moment-là, ordonnés de retransmettre. C'est pour m'attir aux gens que, eux, sont des prophètes et des NBM, des Rasouls, mais une fois qu'ils ont grandi, c'est là qu'ils ont fait leur travail. « Rasoul, on anakira » d'eux جميع الرسل والله بياسي رسول اللانفيني ce qui englobe tous les tous les rosouls tous les messagers Donc, tous les messagers ont envoyé ont dit cela ou abudullah wahdahu bjami' anwa' ibada et l'ibada langue tazzallul pour tous ont envoyé ces messagers pour leur dire adorer Allah seul avec toutes les formes d'adoration ou l'adoration dans la langue n'est que le l'oubliation également et l'amour l'amour ouh comme ça quand tu adores tu te rabaisse tu billis بلا شك اشتن نبوت التاغوت اي يبتعدوا الى ان يغوا c'est pas seulement adorer c'est adorer Allah azza wa jall et me croire et lui on évou de tout ce de dehors de lui nafi wal isbat wa atagut ma hu وَكُلُّ <t> مَا تَجَوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أُمَدْبُوعٍ es> آمُتَعْ فِي رَيْلِ طَعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهِ c'est une question faite par Ibn Qayyim c'est tout ce par quoi le abd dépasse ses limites d'accord par une chose qu'il adore par une chose qu'il suit une chose à laquelle il obéit dans autre que l'obéissance d'Allah et celle de son messager dans autre que l'obéissance d'Allah et que celle de son messager où ta route parfois est employ pour certaines personnes comme quand le cheikh Oun Abd El Hamid là il y a besoin de le takfir. Et bien, il y a besoin de le takfir. Il est fornit sa tarout. Ça n'a plus pas forcément ça un un euh, un taraf. Mبتديع tarout. Tu le suis dans quoi Tu dépasses les limites en le suivant. Tes parents, ton patron, professeur de tarout, les gouverneurs peuvent l'être. Là c'est de suite. مسن البيبر forcément تكفير في الغالب يكون كذلك لكن قد كو يكون غير ذلك قال التوابيت خمس كثير برؤوس خمسة التوابيت نشوف très nombreux et leurs têtes sont de sacs قد اخذنا هذا في طول ثلاثة إبليس لعنه الله لمسي إبليس متا route ثم ذكر هو من غير أحكم الله لكم يا changer les lois d'Allah ومن حكم بغير ما انزل الله celui qui juge par autre que l'ordre d'Allah avec tout ce qu'on a préparé quand tu vois que c'est permis que on c'est meilleur tu vois que c'est pareil lui ça a ta autre qui a faire ومن دعا الى ربنت نفسه celui qui rappelle ce qu'on adore ومن عبد من دون الله وراد بالعباده et celui qui est devant d'Allah qui aggresse cela ça pas content de dire qui aggresse cela Allah ykhrij Issa umma wa ghayruhum man abada wa ma radiya bidhalik طيب سلكت اللي تتبدل لا ها من غيره حكم الله نعم سلكولس اللي كان سيتي في داخل ابن القيم من يدعي من يدعي من يدعي الى لا فيله لا فيله من يدعي بشره الغريب ومن الغريب سلكت كترت لابيزيم ايوه سلكي connu بابن القيم كملي Les sorciers, les marabouts, les devins, les médiums, les euh, astrologues. Voilà. Toutes les autres ont dit. « Il dit que la parole est à l'aise de Dieu. Il a dit que la parole est à l'aise de Dieu. » Celui qui a mérité le garement. « Il a dit que la parole est à l'aise de Dieu. » Et le « dhalala » est le kufr. Donc verset « dhalala » c'est quoi C'est la mécréance. Car le dhalala ça peut être autre que la mécréance. Ça peut être la déviance partielle dans la religion. Et celle-ci... a été rendu obligatoire pour le mécréant. Le mécréant va se garer obligatoirement. Il ne peut pas être guidé. S'il est guidé, c'est qu'il est rentré en islam. Donc tant qu'il est mécréant, il est garé. Tant qu'il est, est craint. Et il parle du kafir qui est également qui s'obstille, qui refuse. C'est-à-dire qu'on lui a parlé. On l'expliquait, il l'a refusé. Il parle si il rouf l'ard. Il n'est pas couru sur terre. سير اعتبار وتفكر توف لا سيرو سي با فورسمون لو فاد voyager c'est aussi le fait de réfléchir d'analyser ce qui ça ce qui est arrivé aux gens avant nous aqibat al mukaththibin ce qui est arrivé ceux qui ont démenti yeb min al umam as-sabiqa peuples précédents ka ad le peuple de qui ad peuple de hud en ce diroun wa ma waqa' bihim min aqabat at-takdhib ce qui leur est arrivé pour avoir démenti les prophètes comme Maidan pour démenti Shuayb et comme Saboud qui ont démenti, démenti Saleh et les autres. Et Allah عز وجل majmi chati ce peuple c'est après avoir fait donner les peuples comme Allah Ta'ala on ma kunna mu'adhibina hatta nab'asul sulan. Donc majmi chati avant d'avoir envoyé un messager. D'accord? Comme Allah Ta'ala, "Celui-là n'est pas ton Seigneur qui te détruit les villes par injustice et les gens sont négligents." ça alla jamais euh dit-toi, contrer ajustement alors que les gens sont inattentifs, ils ne savent pas. D'accord, ils ne savent pas. Donc tout ce que tu verras si taire l'insani de هذه عقوبه tu verras comme ce qu'on a cité dans dans dans l'histoire comme ce qui s'appelle catastrophe qui a décimé des peuples des civilisations entières, c'est ça. C'est ça. Tentons séismes, volcans, rades de marée, cataclysmes, cyclones, ce que tu veux. Tout ça s'est mis dans Allah Azza wa Jal. Et ça lui est arrivé à un peuple qui a su, qui a refusé. Moi-même, la ville, ma ville d'origine en Martinique, qui s'appelle Saint-Pierre, qui était la capitaine de la Martinique avant, a été décimée en quelques secondes par la montagne Pelé. Volcans. D'accord A n'a h'takid. Fé hum qui kalbi, un homme r'ziboub. d'Allah عز وجل qui ils ont reçu un message par qui je ne sais pas comment je ne sais pas mais ça n'a pas pu arriver c'est ce une chose qu'ils auraient refusé. Et c'est à un moment c'était grave dans l'aile. Il y a beaucoup d'alcool, c'est la capitale de la partie à ce moment-là. Ils disent de l'alcool, c'est au petit moment des élections. C'est-à-dire que en fait, ils avaient déjà eu des signes précurseurs que la montée de colère a commencé à se réveiller. Mais les gens comme il y avait des intérêts ils ont eu genre pas bouger. Bon, les résultats après c'est arrivé d'un seul coup. D'abord, c'était des gaz qui ont tout détruit, tout euh, rasé. Et après, la lave, elle est venue. Il a été dit qu'il n'y a eu que trois survivants, dont un principalement connu, qui s'appelait Ciparis. Et lui, il a été secouru comment Ce soir-là, ils disent qu'il était ivre. Donc, il a été mis en prison, dans un petit cachot. C'est souvent le vieux théâtre de Saint-Pierre. Et qu'il a été préservé par ceux-là. C'est-à-dire que tout a été détruit sur son cachot. il a été brûlé et tout mais il est la sœur de cul et de votre également quand ça veut que ils sont voir peu de temps après on peut vous dire mais elle a quand tu leur dit ça ils disent ah oh, tu es cruel tu es dur je sais pas moi qui le dit ça Allah c'est qui l'a dit وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا n'a pas acheté moi tu vas envoyer un message que tu vois que soit eux que soit les pompiers que soit qui tu veux on a des histoires qui ont été détruites d'accord sache que c'est une chose ça Allah laحظه وجيب pour qu'ils reçoivent le message ela nipa juste ala depa juste qala ash-shah al-jimali yok billahi subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karimati annahu arsala fi kulli ta'ifa min an-nas rasulan yuballighuhum wa ya'muruhum bi tawhidih wa al-kufru bima sawah wa kela di allah, allah, allah zawajed dans ce verset il nous informe que il, il a il a envoyé dans chaque groupe dans chaque communauté de gens un messager pour le retransmettre et leur le leur, leur, leur ordonné du difia Allah azza wa jall dans l'adoration et de mécroir si on lui. Alors, ce qu'ordonne lui. Donc comme Allah Ta'ala euh wa mursalna bi rasul illā bi lisānikum li yubayyin lahum. Donc pourquoi le messager il se parle la langue de leur peuple pour qu'leur éclaircissent, ça veut dire que chaque communauté quelle que soit son ethnie, sa couleur et sa langue, ils ont tous reçu un messager. Deux chez eux. Donc sont deux de chez eux pour qu'il accepte, d'accord Afin qu'il le retransmette le message. وقد قسم الناس هي هاؤلاء الرسل الى قسمين دونك لي جون فصا سي ميساجي انت دو دو كاتيجوري فمنهم من وفقه الله الى الخير فاستجاب لدعوه الرسل وامتثل ما امر به واشتنب ما نهى عنه promus sont les gens qui ont reçu le tawfik d'allah azza wa jall par le biais qui ont répondu à l'appel et qui ont obéi et qui sont éloignés de jause atadit eux sont les croyants ومنهم من حرم من التوفيق فاعرض عن الحق وخسر الدنيا والاخره والذي يسير في نواحي الارض معتبرا سيرا افل عقوبات الله لبعد المعاندين كعاد وثمود وفرعون اي دوت كيو موتي بريفي دو سو توفيق اي سون ديتورنو دو لا فيريتي اي اوتي لي بيردான் دون لا دنيا اي دون لو دولا اون لا دو مون سو دو كي ووار سور تيير كي اناليز ووار لي فيستيج et les restes des civilisations antérieures, ils voient ce qui leur arrivait comme punition. Comme A'ad, il y a encore des vestiges d'A'ad. C'est un mot de Kazalik et Fir'aoun. Tout cela. Par rapport à Fir'aoun, ce que les gens disent, qu'aujourd'hui, les, les momies trouvées sont les momies de Fir'aoun, on ne dit pas de dalil par ça. Quand on est à A'ala, qu'aujourd'hui, nous préservons ton corps, que tu sois ainsi pour les gens d'après toi, Le tafsir, c'est qu'Allah a fait que le corps de Filaron est revenu sur la berge. La berge, pour que les gens qu'il adorait le voient. Pour dire, regarde, c'est un, un être humain comme tout le monde. Comment vous l'adoriez Tu vois Afin qu'il se rende compte qu'il n'avait pas besoin d'être divinisé. Et que même, après sa disparition, que les gens, les gens pourraient dire, il est disparu, on va l'adorer encore. Il est là devant vous, son corps. Donc c'est fini, c'est un être humain comme vous. Il n'a pas besoin de secourir. Comment c'est une divinité Et le fait de dire que le Filaron qui est dans les... à uh, musée, je ne sais où là, tout le monde, c'est lui. Il y a pas de dalil pour ça. Il y a pas de dalil pour ça. Il dit le fawaid. Ce monsieur dit, bien que que les gens ont pas été laissés comme ça on va. Affaasi ben nas yu trakus yu trakasou da. Ils s'habituent les gens, eux ils trakasou da. Non. Ils s'habituent les gens, eux ils trakasou da. Comme ça on sait qu'il est laissé. envent son taklif son charge religieuse sans obligation interdiction ou autre Ramou ma risala li jamia al umam wa nasara fitra bayna rusul allati tujib tams maalim al din bil kulliyah et que justement le message a touché toutes les communautés même si longue distance ou plutôt une longue période entre plusieurs messagers sont d'accord aussi message également Il dit d'ailleurs pour cela que les NBS sont envoyés, sont le rappel, entre les messagers par exemple. Salifan, que la mission des envoyés, c'est d'appeler les gens à adorer Allah seul et de mécrocher en dehors de lui. C'est ça la dawa qu'on doit avoir. C'est des messagers, appelé à ça au Tauhid. Rabian, que la hidayat est taufiq, grâce à Allah, nous devons guérir. que la guidance de tawfiq car la guidance est de différentes formes et ça qui qui amène à accepter la vérité et de prouver que d'Allah subhanahu wa ta'ala quand la guidance qui attribue au messager cela va venir c'est celle de al-rashad qui l'indique quand il l'indique mais le tawfiq c'est ça ferme ce, d'Allah subhanahu wa ta'ala cinquien ne l'est men amr Allah bi shay' iradatuhu lahu et que c'est pas le fait que Allah veut une chose cela ne signifie pas forcément qu'elle va se réaliser Ou plutôt, c'est pas le bon fait qu'Allah avait une chose que forcément elle aura lieu dans le sens irada al-kauniyya, qu'elle se produite inévitablement. Quand Allah veut ça de, pour nous, pourtant la plupart des gens ne croient pas. C'est quoi C'est irada al-shad'iyya, qu'Allah veut de nous cela. Mais l'irada al-kauniyya, ça ne s'est pas produit. Ça veut dire qu'Allah aime cela, qu'il aime le kouf. Vous voyez Voilà, <méditation> il y a d'autres abus, dir Kufka, comme a dit, il ne crée pas le coup posé sa hauteur. Mais il a voulu que ça se produise comme cela. Toute la hكمة. Ça dit ça, est-ce <méditation> qu'il est Est-ce qu'il est à ostibab la siha les cause à l'étibar et tafakur bi'aasar al-kurun al-oula qui le recommande justement de parcourir pour pouvoir prendre en considération ce qui est arrivé aux autres et méditer sur leur sort. Et plutôt en fait Les relâmanes expliquent par rapport à cela que tu ne dois pas parcourir le monde pour voir cela. Mais savais que tu parcours le monde, alors regarde cela. Parce que les sahabas ne l'ont pas fait. Ils sont partis là-bas et là-bas pour regarder ce qui arrive aux autres. Mais lors de leur sortie pour le djihad ou autre, ils sont passé par ses lieux et ils ont vu. Mais sortir dans ce but-là, ce n'est pas une chose qui est écoutée des sahabas de le faire. Il dit qu'il y a un lien du tawhid. Maintenant, c'est quoi le lien du tawhid par rapport à ce verset حَيْسُوا دَلَّتَ الْآيَةُ الْكَلِيمَةَ عَلَىٰ أَنْ عِبَادَةَ اللَّهُ لَا تَسْلَحْ إِلَّا إِذَي كَفَرَ بِمَا أو كَفَرَ بِمَا سِيْوَاهُ Le verset vient pour montrer que l'adoration d'Allah عز و جل ne peut être conforme si ce n'est en mey croyant ce qui est en dehors de lui quelqu'un peut dire j'adore Allah عز و جل نعم mais probablement que tu vas en dehors autre que lui avec lui également donc ton adoration ne servira à rien donc اشتاني déjà adons à Allah mais adons au tout lui à bitish donc ce qu'ils ont fait pour Allah c'est vain c'est passé et cela sera cité plus tard dans le livre, dans le titre dans le livre inshallah maفه هذا او الجنب تكتفي بها زين الدينين اعطيني اياتين bismillah wal hamdulillahi rabbil alamin